Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Donc voici le sommaire. Le secrétaire permanent au ministère de l'Éducation nationale a promis que ce ministère va tout faire pour promouvoir le dialogue social et la bonne gouvernance dans les écoles. Déclaration faite ce 5 octobre, Journée mondiale des enseignants. Et le ministère burundais de la Santé publique et de la lutte contre le sida annonce que la maladie à virus Ebola s'est déclarée en Ouganda et prévient les burundais et les personnes vivant au Burundi contre le risque de contamination avec le déplacement des personnes en provenance de ce pays. Et dans la chronique sur les messages de haine, nous parlerons de la cyberhumiliation avec le coach en réseaux sociaux Hugues Safari. Voilà pour le sommaire. Oh bonjour. L'Observatoire burundais de lutte contre la corruption et les marginalisations économiques, OLECOM, apprécie positivement la construction d'un chemin de fer reliant la Tanzanie à la RDC en passant par le Burundi. Gabriel Rufiri, président de cet observatoire, suggère que ces travaux soient réalisés par des sociétés ayant une expertise avérée en, en la matière et que les indemnisations soient d'abord versées aux populations qui seront touchées par le projet. Il le dit après le décret présidentiel du 27 septembre fixant les localités. C'est ce un grand projet qui va beaucoup contribuer en matière de transport, de biens et de services. Il y aura vraiment de la fluidité en matière des échanges commerciaux entre la Tanzanie, le Burundi et le Congo. Mais il y a trois choses que nous Voyons, nous pensons d'abord que le volet qui concerne les indemnisations, il faut que le gouvernement fasse tout pour que les concernés soient indemnisés avant que le projet démarre. La deuxième chose concerne d'abord les travaux en soi. Il faut que les études préalables soit faites par des experts chevronnés en matière de chemin de fer. Nous sommes habitués aussi au Burundi de voir des projets qui sont mal étudiés depuis les études jusqu'à l'exécution des projets proprement dites. C'est la raison pour laquelle le gouvernement doit chercher des experts à la matière, même des experts internationaux, pour que ce projet ne soit pas un projet qui va se terminer en cours de route. Un deuxième lié, c'est par rapport au projet proprement dit. Il faut qu'il y ait un dossier d'appel international avec une longue expérience afin que donc, ceux qui vont exécuter ce projet soient vraiment des experts réels. Mais la troisième condition, il en est de même pour les mesures de surveillance. Euh, il faut que ceux qui vont suivre les travaux soient réellement rodés dans ce euh, domaine. Et il faut que vraiment euh, la notion de corruption euh, soit observée à la roupe. Entre-temps, le directeur des travaux à l'agence routière du Burundi, ARB, a été suspendu de ses fonctions. Ce mercredi, dans sa correspondance, le ministre du condamné, ayant les infrastructures dans ses attributions, motive cette suspension par le résultat d'un manquement, par par manquement professionnel de la part de ce directeur, ce qui, ce qui, ce qui affecte négativement les travaux d'intérêt national. Je venais de vous le dire dans les titres. Le ministère burundais de la Santé publique et de la lutte contre le sida annonce que la maladie à virus Ebola s'est déclarée en Ouganda et prévient les Burundais et les personnes vivant au Burundi contre le risque de contamination avec les déplacements des personnes en provenance de ce pays. C'est pour cela que ce ministère leur demande d'observer certaines mesures barrières, notamment se laver les mains au savon le plus souvent possible, éviter de se toucher aux yeux et à la bouche, qui sont les portes d'entrée de ce virus Ebola, éviter de consommer la viande d'animaux va surtout morts sans en savoir la cause. Éviter de toucher le corps des personnes mortes sans savoir la cause de leur disparition et d'autres. Le ministère bourronais de la Santé publique rappelle quelques symptômes de cette maladie à savoir une grande fièvre, de la fatigue, vomissements et diarrhées, quelques saignements sur les gencives, du sang dans les selles, etc. Le ministère burundais de la Santé publique demande à tout le monde, à commencer par les agents de santé, d'alerter les structures de soins sur les cas suspects. Il est 13 h minute à Bujumbura et sur Isanganir. Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Plus de 70% du budget annuel de la régie des eaux finance la centrale thermique pour faire face à la carence d'énergie au Burundi, ce qui limite cette entreprise à investir dans la densification et la modernisation du réseau électrique national. Ce défi a été soulevé ce mardi par le directeur général de la régie des eaux lors d'une table ronde sur l'accès à l'énergie au Burundi. Le gouvernement a exposé à ses partenaires présents à la table ronde son programme de 800 millions de dollars d'accès universel à l'électricité pour d'éventuels financements. Les détails avec Armer Motore. 12% de la population burundaise ont accès à l'électricité avec une exploitation de 34 MW dans tout le pays sur un potentiel énergétique estimé à 1700 MW. Ces chiffres ont été fournis ce mardi lors d'une table ronde sur l'accès à l'énergie au Burundi. Sur le total de l'énergie produit au Burundi, 4% seulement sont fournis en milieu rural. Le directeur général de la Régie des eaux, entreprise nationale de production et de distribution de l'électricité, qui était présent aux discussions de cette journée a révélé les défis qui ont entre son entreprise, notamment la vétusté du réseau de distribution électrique avec les poteaux en bois qui doivent être remplacés par des poteaux métalliques pour éviter des charges de maintenance. Il est également revenu sur les charges liées à l'exploitation de la centrale thermique qui prennent 70% du budget annuel de la régie des eaux et qui constituent un lourd fardeau et empêchent la régie des eaux de densifier et de moderniser son réseau de distribution de l'électricité. Il a émis comme Même un espoir de voir la donne changer avec la fin de la construction de plusieurs centrales hydroélectriques, à l'instar des centrales hydroélectriques de Ruzivazi, Djimuremge et Rusumo Force. Pour diminuer les pertes d'électricité liées à sa distribution, une perte estimée à 24% de l'énergie produite. il a été suggéré de remplacer les lignes moyenne tension de 30 kV par des lignes 110 kV. Le gouvernement du Burundi a un programme très ambitieux d'accès universel à l'électricité sur 750 collines du pays, un projet estimé à 800 millions de dollars américains sur la période de 2017 à 2031, sur 700 collines du pays, un projet qui coûtera estimativement 800 millions de dollars américains sur la période de 2007 à 2031. Ce projet a été exposé à différents partenaires, tant techniques que financiers, pour un éventuel soutien dans sa mise en place, d'autant plus que le projet accuse un retard de 4 ans dans sa mise en œuvre. Cette table ronde sur l'accès à l'énergie au Burundi, qui a débuté ce mardi, prendra fin ce mercredi. Merci, Armel Moutore. Parlons maintenant de la Journée mondiale des enseignants. L'enseignant burundais est appelé à s'impliquer sérieusement pour que la qualité de ses prestations contribue efficacement à la transformation de l'éducation. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des enseignants, le ministère de l'Éducation et les syndicats des enseignants encouragent tout le personnel enseignant à travailler avec assiduité et dévouement.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 Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2022-2023, le gouvernement du Burundi, à travers le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, et également celui de la fonction publique du travail et de l'emploi, a organisé une série d'activités, à savoir la mise en œuvre de la politique salariale équitable et du déblocage administratif de la carrière des fonctionnaires de la frange la plus importante, renferme les enseignants, la formation de 30 000 enseignants en français et en mathématiques dans les trois premiers cycles, le recrutement en cours de 827 enseignants, l'achat de 93 enseignants. 1764 bancs-pupitres, la réception de 103 salles de classe, la fourniture de manuels scolaires divers à commencer par ce cycle fondamental dans les troisièmes années et j'en passe. Nous voudrions encore une fois souhaiter bonne fête à tout le personnel enseignant en les encourageant à travailler avec plus d'acidité et devema pour que comme le prévoit l'agenda éducation 2030 ensemble nous prenions l'engagement à faire en sorte que les enseignants et les éducateurs et les moyens d'agir soient recrutés de manière adéquate jouissent d'une formation et de qualifications professionnelles satisfaisantes et soient motivés et soutenus au sein des systèmes gérés de manière efficace et efficiente et dotés de ressources suffisantes. En ce qui nous concerne, le ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche scientifique, ensemble avec les partenaires sociaux que sont les syndicats, nous n'emménagerons aucun effort pour promouvoir le dialogue social et la bonne gouvernance dans les écoles pour aboutir au pari de la transformation de l'éducation. » Docteur Frédéric Vanguilina, ma secrétaire, secrétaire permanent au ministère de l'éducation nationale et de la recherche scientifique. Et le parti Savoyne afro demande au gouvernement du Burundi à investir davantage dans les enseignantes et les enseignants du Burundi pour leur assurer de meilleures conditions de travail professionnelles et sociales valorisantes, leur fournir des infrastructures suffisantes et mieux équipées, renforcer leur implication dans, la, dans les prises de décisions et faire confiance à leur expertise pédagogique. Dans une déclaration rendue publique, en cette journée Ce 5 octobre dédié mondialement aux enseignants, le parti savoy nafro déclare sa conviction que la transformation de l'éducation commence avec les enseignantes et les enseignants et apprécie à sa juste valeur le travail dur, immense et précieux fourni par les enseignantes et les enseignants du Burundi en vue de donner aux enfants du Burundi une éducation leur permettant d'assurer leur avenir. Éducation toujours, la cohabitation entre les élèves batois orientés dans les écoles à régime d'internat dans la province de Guitega et d'autres catégories d'élèves est bonne. Ces élèves souhaitent que cette cohabitation reste ainsi. Certains directeurs de ces écoles à régime d'internat de Gitega apprécient également cette cohabitation. C'est un reportage de Moïse Misago de retour de Guitega. Ces élèves batois orientés dans les écoles à régime d'internat dans la province Gitega se disent satisfaits de la cohabitation avec d'autres élèves depuis la rentrée scolaire en cours. Je me sens très bien. Il n'y a aucun problème. Je suis fier d'être avec d'autres élèves. La cohabitation est bonne. Ils ne savent pas que je suis en toi. J'estime que les relations vont rester bonnes car ils sont sociables. Je vis bien avec d'autres élèves mais je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne savent pas encore que nous sommes des batois. Le directeur du lycée technique Christy de une des écoles de cette province qui accueille ses élèves batois, les invite à se sentir comme tant d'autres élèves. En cas d'une inquiétude, dit-il, Abbé Laurent Nakrutima Ana les invite à lui approcher. Il faut plutôt essayer de conscientiser les élèves que le gouvernement a pris cette décision, que les élèves de soient avec eux à l'internat. Parler aussi avec ces bateaux pour les aider à bien s'intégrer et qu'ils sont comme les autres, que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Nous sommes tous enfants du pays. Et je pense que les élèves doivent comprendre ça. Donc, je pense que c'est une question de comprendre que nous sommes une diversité qui pourrait plutôt être une richesse pour bâtir l'unité. De son côté, le directeur de l'école sociale, Ecosso invite ses élèves à s'intégrer dans la communauté scolaire. Nous estimons que ces enfants puissent suivre la formation comme tout le monde et de pouvoir s'intégrer dans la communauté scolaire sans, sans problème. Et sinon, on va essayer de les approcher, voir s'ils auraient des problèmes particuliers d'intégration par rapport aux autres élèves dans notre communauté scolaire. Dans la province Gitega, 920 élèves ont été orientés dans les écoles à d'internat parmi lesquels des îles sont des batois. Merci Moïse Misago. 13h10 à Bujumbura et sur Issanganero. Plus de 820 millions de la population mondiale faisait face à la malnutrition en 2020-2021 suite aux diverses raisons, selon le rapport de l'agence onusienne en charge de l'alimentation et l'agriculture, FAO, dans un atelier de lancement du projet de renforcement des capacités des parties prenantes de la gestion durable des terres pour intégrer le changement climatique au Burundi. Le représentant AI de la FAO Burundi a souligné que les chiffres pourront être lourds d'ici 2028, au change. Suivez le docteur Sanoudia dans ses propos recueillis par Ndiko Nzikobanyanga. En effet, les changements climatiques affectent et amplifient chacun des causes de la malnutrition. Ils engendrent plus de difficultés à produire, plus de difficultés à accéder à la nourriture, y compris l'eau, mais également plus de difficultés à accéder aux services d'assainissement et aux soins de santé appropriés. Par exemple, en 2021, les rapports mondiaux sur la situation de l'insécurité alimentaire et la nutrition au monde montraient que plus de 821 millions de personnes dans le monde souffraient de la faim pour diverses raisons. Et selon les experts, si rien n'est fait, justement d'ici 2080, 600 millions de personnes additionnelles vont souffrir de faim à cause du seul fait des changements climatiques. Et... Aujourd'hui, justement, on assiste de plus en plus dans différents pays à ce que nous appelons les migrants climatiques. Ces migrations climatiques peuvent être temporaires et il arrive aussi que parfois, malheureusement, ça devient des migrations climatiques, des migrations relativement longues et parfois même euh, permanentes. Et plus près de nous, au Burundi, ici, on a tous été témoins de la fièvre de la vallée du Rif qui a entraîné justement des dommages sur l'économie, sur la consommation et sur plein d'autres aspects de la vie des producteurs. Et bien, les experts pensent que justement ça a été favorisé par le réchauffement climatique. J'ai déjà parlé justement de la question des migrants et là encore, on estime qu'à cause de la migration en 2019, à cause des changements climatiques, il y a eu 50 millions de personnes qui se sont déplacées temporairement, ou à plus ou moins long terme. Donc, alors, lorsqu'on analyse ces chiffres, lorsqu'on fait pour la même année, on constate qu'en en fait, les gens qui se sont déplacés à cause des changements climatiques, le nombre est nettement plus important que ceux qui se sont déplacés pour des raisons politiques. La suite de ce journal est le non-retour chez eux de certains détenus libérés de la prison centrale de Rumongue. et Ceux qui refusent d'être fouillés brandissant leur rang social sont certains des défis à lever pour la sauvegarde de la sécurité selon certains habitants de Roumonguay. Lors d'une séance de renforcement des capacités organisée ce mardi par le Conseil national de la sécurité à l'endroit des comités mixtes de sécurité opérant dans les lieux de grand rassemblement à Rumongue, le colonel de police Venanda Nakiruta, un des présentateurs de modules, a rappelé que la sécurité est une affaire d'autos sans exception aucune. Jean-Pierre Bissaco. Selon certains participants dans cette séance, les détenus libérés de la prison centrale d'Hormongue, dite Kumulemge, et, et qui ne parviennent pas à se payer le ticket de transport pour regagner leur colline d'origine, restent dans la ville d'Hormongue ou dans les environs. Ils constituent ainsi une source d'insécurité, volant tout ce qui est à reporter dans les ménages sans craindre de le retour à la prison, dit un participant qui estime qu'il serait mieux que ces détenus Libérés soient transportés jusque sur les collines d'origine comme lors de leur transfert vers cette maison pénitentiaire. Pour d'autres participants, certaines personnes suspectées s'estiment ne pas être concernées par une éventuelle fouille et font même arrêter les gens qui voulaient fouiller leurs bagages. comme cela arrive souvent quand il s'agit par exemple pour un membre d'un comité mixé de sécurité de vouloir fouiller un bagage d'un officier policier étant un civil. Et cela doit changer pour le colonel de police Venanaki Ruta, un des formateurs dans cette séance de renforcement à l'endroit des membres des comités mixtes de sécurité, personne ne peut se désolidariser quand il s'agit du maintien de la sécurité. Il affirme avoir assisté à plusieurs reprises aux aéroports internationaux, des ministres qui s'exécutent sans pour autant perdre le titre. Quant au transport des détenus libérés jusque sur leur colline d'origine, cet officier de police dit que ce Serait une bonne chose si les moyens financiers répondent au rendez-vous. Et si tel n'est pas le cas, ces détenus doivent être rigoureusement surveillés. Jean-Pierre Misago de Prumongue, Radio Isanganiro. Merci. En bref, avant la chronique sur les messages de haine, une distribution d'engrais vomi tant par les agriculteurs dans la province Caroussi a eu lieu durant les deux jours passés dans toutes les zones de cette province. Les agriculteurs déplorent cependant que la distribution a été suspendue alors qu'une partie n'était pas encore servie malgré le paiement du solde, alors que même certaines quantités sont restées dans, dans certains stocks. La direction provinciale de l'agriculture reconnaît que la quantité d'engrais déjà fournie est insuffisante. Severin Sinsovatorana affirme que des camions d'engrais continuent à Arrivé dans la province, il signale que cette distribution va continuer et demande aux agriculteurs d'attendre les pluies pour le semis. Parle, rassure-moi. Je l'avais annoncé dans les titres, on parle de la cyberhumiliation, qui est tout acte posé sur Internet à l'endroit d'une personne ou d'un groupe de gens avec intention de le salir ou de, de, de salir son ou, ou leur image. Selon Hugues Safari, coach en réseaux sociaux, l'auteur modifie ou change souvent son nom pour ne pas se faire reconnaître facilement. Il fait remarquer qu'une loi sévissant contre la cybercriminalité a déjà été votée en 2022 au Burundi. Dans nos jours, les phénomènes sont nombreux, qui plongent l'individu ou un groupe de gens. Dans une humiliation subie avec la photo à l'appui, Hugues Safari, coach en réseaux sociaux, indique que ça se fait de plusieurs formes, soit par chantage ou menace. Les utilisateurs changent souvent de nom pour ne pas les identifier. Cela est ainsi au moment où plus de 6 millions de Burundais utilisent des téléphones et plus d'un million utilisent l'Internet, ces derniers, partagent sans toutefois vérifier la véracité de l'information. Aujourd'hui, avec euh, l'ère des réseaux sociaux et Internet, il y a une certaine liberté d'expression qui prend vraiment de l'ampleur, d'une grande place parmi les utilisateurs et les gens préfèrent beaucoup plus hein, la toile parce qu'ils se disent qu'ils ne vont pas être reconnus, on ne peut pas les reconnaître, on ne peut pas les identifier. Et du coup, j'ai le droit de faire ceci et cela parce que euh, j'ai changé de nom et avec mon téléphone, je suis dans une localité X et tu ne sauras jamais si c'est moi qui est en train de dire ça. Aussi, des gens qu'on connaît bien, mais qui préfèrent hein, en fait, utiliser les pseudonymes d'autres noms pour proférer ces injures et ces menaces. Les gens n'ont pas le temps en fait, de, de vérifier. Si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Nous avons tous tendance à partager, partager. Ces partages d'informations peuvent conduire à haïr la personne ou un groupe de gens dénoncés dans ces informations. Il y a la cyberhumiliation, mais après, la peur, c'est que on termine dans la haine. Parce que si je n'ai pas le temps de vérifier si le message est vraiment largement, très largement partagé, je vais finalement haïr la personne. Parce que ça a été partagé avec beaucoup de gens. Ça peut terminer en une forme de haine. Pourquoi on parle de violence de masse Parce que à chaque information, s'il n'y a pas vérification, des gens, ils vont croire directement, automatiquement, au message premier qui a été partagé. Hugues Safari avertit toutefois qu'en 2022, la loi contre la cybercriminalité a Était au Burundi. Mais les gens devraient faire attention aujourd'hui parce que en février 2022, il y a une loi qui a été votée contre la cybercriminalité par le Parlement et qui a été promulguée par le président de la République au mois de mars en 2022. Alors les peines vont de deux à 5 ans, avec des amendes autour de 10 euh, allant jusqu'à à 100 millions. Mais aussi qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire attention parce que si tu réussis à avoir toutes les preuves que tu as été menacé, que tu as subi un chantage, que tu as été injurié sur Internet, si tu réussis vraiment à avoir toutes les preuves, tu peux te rendre en justice et on va prononcer la loi par rapport à ça. Selon les statistiques de l'Union internationale des télécommunications plus de 3 milliards utiliseraient l'Internet dans le monde. Merci Ornella mucho. Merci Safari Ig Coach en réseau social pour tous ces éclairages. Ainsi, se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci à Séraphine et à Kizimana pour la mise en onde. Au micro Jean Bosco, Ndouima, je vous souhaite de passer une bonne journée et une très bonne journée particulièrement aux collègues enseignants.